Sorgia et Fer, Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Danser maintenant. Danser maintenant. Danser maintenant. <rires> Une émission proposée par Hubert Ledang. Tiens tiens, bonjour à toutes et à tous, ça va depuis la semaine dernière Très heureux de vous retrouver sur votre radio favorite, je veux parler bien entendu de Sorgia FM. Et aujourd'hui on va faire une spéciale accordéoniste au féminin avec une charmante accordéoniste qui s'appelle... Clémence Duchossois, avec le bal de Clémence, on va profiter de, de tous ces titres de cet album qui est sorti chez Boulevard Studio. Boulevard Studio édite beaucoup de CD d'accordéonistes, CD et clés USB d'ailleurs. Euh, vous pouvez trouver ça sur Internet, hein, bien sûr. Euh, ils sont dans le 03, Domora exactement. Alors Clémence Duchossois, elle, va nous proposer donc ce... Ce CD, euh, le bal de Clémence et qui, qui porte bien son nom puisque vous pouvez danser comme vous voulez sur ces titres euh, bien sélectionnés par Clémence avec quelques euh, chansons de temps en temps. Voilà, on profitera donc de tous ces titres, Avec, on commencera d'ailleurs avec le Matador Musette et un Dancing à Cuba. Et puis en fin d'émission, vous avez été nombreux à réclamer quelques titres de l'orchestre Tendance dont j'ai l'honneur de faire partie. On fera ça en fin d'émission, mais pour l'instant voici Clémence Duchossois, le Matador Musette. Dansez maintenant Se labourer, la bourrée des Hauts-de-France, je ne pas qu'on dansait la bourrée dans les Hauts-de-France Ça, c'est une belle bourrée. À Clémence, nous fait voyager aussi puisqu'on va partir maintenant du côté de Mexico avec ce titre qui va être chanté. D'ailleurs, je crois que ça a été composé en collaboration avec Jérôme Richard et Pierre-Yves Lombard. Et ça s'appelle Les Mariachis de Mexico. Et oui, nous sommes toujours en compagnie de la charmante et talentueuse hein, Clémence Duchossois, à la découverte de, de ce cd qui vient de sortir il y a très peu de temps le bal de Clémence qu'on peut trouver donc en version cd et en version clé usb parce que maintenant ça se fait énormément aussi euh, c'est édité chez Boulevard Studio euh, vous trouvez ça sur internet euh, voilà vous avez toutes les informations et tous les accordonistes, euh, tous les artistes qui, qui font partie de, de cette équipe de Boulevard Studio on continue donc toujours avec Clémence Duchossois On va danser le tango, un tango pour Jules. Euh, qui est Jules Ça, je n'en sais rien. Et puis juste après, on dansera aussi un petit Charleston, toujours interprété par Clémence Duchausson. Commencez maintenant. C'est la danse gitane qui sera suivie de la java au dancing. Elle le flamenco La la la la la, la la la la la la belle comme l'amour, Dans sa robe rouge chez moi, les vendeurs à main, elle danse tous les soirs, jusqu'au petit matin Elle est belle, elle est belle, ma katala, quand elle danse, la danse de la chita, belle, elle est belle comme le jour, elle est belle comme l'amour. La la la la la la la la La la la la la la la la Elle évelle l'amour Elle est une pure, sous son tête. Elle est belle, elle est belle comme un catelan, complètement, la danse de la jeta. Elle est belle comme le jour, elle est belle comme l'amour. la la la la la. Elle est belle comme l'amour. Elével, elével, elével, elével, elével, elével, elével, elével, elével, On continue toujours avec Clémence Duchossois, la fiesta polonaise et mélodie pour Jules. Décidément, Jules est partout C'est un retour le de ben Palermo que nous propose maintenant Clémence et on, en, on enchaînera justement avec euh, le morceau qui porte le titre de l'album « Le bal de Clémence ». demander ce que ça faisait un, un ch'ti au Brésil, ben on va le découvrir toujours avec Clémence du Chaussois, et ce sera après oye oh yeah, oyé oh yeah Les console, les chevaliers, les pays en tous les yeux, pour mailler les amoureux, vous bien dans vos oreilles et laissez le roi parler, à l'échantez mes esprits, la plus elle vient de se failler. Ohiez, voyez, yeah, oh, yeah, bravejon, mademoiselle est un oiseaux venez venez festoyer dans la cour du grand château. Ohiez, voyez, yeah, oh, yeah, bravejon, mademoiselle est un oiseaux venez venez festoyer dans la cour du grand château. dans la cour du grand château voyez, hurriez bra gens la voiselle l'état froison je ne venez festoyer dans la cour du grand château Sorgia et Sorgia Je vous l'avais promis, hein, en dernière partie d'émission On écouterait un peu de tendance du dernier album Mon Dieu que j'en suis à mon aise Mon Dieu que j'en suis à mon aise Quand mamie est auprès de moi Tout doucement je la regarde Et je lui dis embrasse-moi Je la regarde et je lui dis embrasse-moi, comment veux-tu que je t'embrasse Tout le monde dit du mal de toi. On dit que tu pars pour l'armée. Dans le pied mondja, servir le roi. On dit que tu pars pour l'armée. Dans le piment servir le roi quand tu seras dans ses campagnes, tu n'y penseras plus à moi, tu penseras aux italiennes, qui sont bien plus belles que moi, tu penseras aux italiennes, qui sont bien plus belles que moi, si fait, si fait, si fais ma belle. J'y penserai toujours à toi, je m'en ferai faire une image, toute à la semblance de toi, je m'en ferai faire une image, toute à la semblance de toi quand je serai à table boire à tous mes amis, je dirai. Cher camarade, venez voir Celle que mon cœur a tant aimée Cher camarade, venez voir Celle que mon cœur a tant aimée Je l'ai aimée, je l'aime encore Je l'aimerais tant que je vivrai Je l'aimerais quand je serai mort Si c'est permis au trépassé, je l'aimerais quand je suis mort. Si c'est permis au trépassé, alors j'ai versé tant de larmes, Que trois moulins en ont tourné. Petits ruisseaux, de rivières, pendant trois jours ont débordé.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 Embrasse-moi Danser maintenant sur Sanjia FM Hubert Allez on fait la fête en Bavière Alors ça, ça déménage hein. Dans, dans tous les balles c'est Énorme, énorme tube Bienvenue les amis Ce soir on fait la fête, sur ce vin si chouette, nous chantons à tue tête. tête C'est un mail entraînant, qui nous vient de Bavière, il sent si bon la bière. Le bon goût du printemps, bras dessus, bras dessous, pour ce grand rendez-vous. Alors faisons les fous, et puis embrassons-nous, enlacés deux par deux. Comme des vrais amoureux, nous serons plus heureux, le cœur joyeux. Un dernier extrait de l'album de Tendance, voici « La terre où je suis né », ça ça a vraiment été réclamé, on écoute ça tout de suite, merveilleux. C'est un village au fond de ma vallée, c'est un clocher qui sonne dans le soir, le vieux chalet de mes tendres années. Là où mon père attend de me revoir, c'est la chanson du vent dans la montagne qui doucement me dit de revenir, c'est la rivière qui coule avec mes larmes quand je repense. À tous mes souvenirs et dans mon cœur au long des jours de peine je garde encore la force de Je suis... la terre où je suis So effet Soge dansz maintenant Danez maintenant Danez maintenant dansez maintenant. Dansez maintenant Dansez maintenant Dansez maintenant Une émission proposée par Hubert Ledant l'émission touche à sa fin pour cette semaine bien sûr on se retrouve euh, même heure même endroit euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission euh, qui sera encore pleine de surprises ça c'est certain On termine bien sûr avec notre invité du jour, donc Clémence Duchossois qui nous interprétera. Pour terminer, Séduction Mélodie, un merveilleux morceau que vous allez certainement apprécier comme il se doit. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité à notre émission. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.